dus we الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي بعد... on continue notre cours sur la les de la démocratie qu'on avait arrêté avant Ramadan parce que justement on voulait laisser plus de temps pour les frères pendant le ramadan étant donné qu'on euh, est occupé à l'adoration puis lecture du Coran et d'autres adorations de ce genre. Donc là maintenant Inch'Allah euh, le ramadan est euh, terminé et on espère que Allah accepte nos efforts et nos actions et pardonne nos manquements et nos péchés. et euh, Donc, on va commencer maintenant, on va terminer le chapitre 1 aujourd'hui. Inch'Allah. En fait, c'est le chapitre 2, en fait. Mais, par rapport à qu'est-ce qu'on a fait, nous, on a commencé dans le chapitre 2, parce que le chapitre 1, c'est un résumé de la Da'wa salafiya, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie. Mais on a, on a sauté ce, ce chapitre-là, parce que, on a déjà fait un cours sur ce sujet-là. On a déjà fait un cours sur ce sujet-là, euh, kun al al Donc, étant donné que ce, ce livre-là c'est pratiquement le, le, le même, le même euh, sujet, puis les mêmes principes expliqués encore une fois, j'ai préféré commencer tout de suite avec le deuxième chapitre, qui est les méf qui sont les, les méfaits de la démocratie. Et là, on est rendu au chapitre, euh, au point numéro 25 dans les points qui sont les méfaits de la démocratie. puis notre cours d'aujourd'hui c'est le cours numéro 12. Donc الكوتيشي للكتر تيليف على الدله الشرعيه لكشف التلبسات الحزبيه للشيخ حسن بن قاسم الريمي اي من ينظر الى ميثاق الديمقراطيه صرف المواهب الطائله واضراء الجهود في خدمه مثل هذه الامور المبتدعه Qui dit que, par exemple, dans la le, les, parmi les méfaits des, des élections et de la démocratie, il y a le fait qu'on gaspille beaucoup d'argent et on gaspille beaucoup d'efforts également pour servir euh, ces genres de choses qui sont innovées dans la religion. Et ça, bien entendu, c'est pas permis. Le cheikh il dit :« Acraja l'imam At-Tirm ivi hadithi Abi Barza »,« Rodi Allahu anhu »,«» لا تزول قدما او قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن عمله فيما فعل وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه سقطت الامام الترمذي الحديث اقاصه بار الامام الترمذي selon ابي برزه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن عمل وعن علمه فيما فعل وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه ثبت O, Shahid, An Malihi, Minainaina Ktasada, O Fima Anfaqa. Donc, le shaykh il dit que ce hadith-là, c'est le hadith Abi Barza, que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Les pieds du serviteur, au jugement dernier, seront, euh, seront fermes, jusqu'à ce qu'il soit questionné sur euh, son, sa, sa vie, combien de temps il a vécu qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là, pendant ces années-là qu'il a vécu, et aussi il sera questionné sur, son, sur sa science, qu'est-ce qu'il a fait avec sa science, c'est-à-dire est-ce qu'il l'a appliquée ou non, aussi il sera questionné sur ses biens, d'où est-ce qu'il les a, comment il a acquis sur ces biens-là, comment il les a euh, gagnés, et puis qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent-là, comment il l'a dépensé, et aussi, il sera questionné sur son corps, Comment qu'est-ce qu'il a fait avec. Donc, ça c'est un hadith qui est rapporté par Thirmidhi, comme on a dit, et il est authentifié par Sheikh al azani dans son « Cheikh Al-Tirmidhi ». Et le point que le Cheikh a voulu mentionner en particulier, ou l'attention, la, la, le, le point est que sur lequel le Cheikh a voulu porter notre attention dans ce Hadith-là, c'est la, part, la partie qui dit, et au sujet de ses biens, comment il les a gagnés et comment il les a dépensés. Comment il a dépensé son argent, comment il a gagné son argent. Et par rapport, justement, au fait qu'on n'a pas de gaspiller notre argent dans des choses futiles et dans des choses qui sont mauvaises ou haram, et, ainsi de suite. et parmi, les choses, parmi ces choses-là, il y a la démocratie. شيخ الدوا بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الله تعالى يوم القيامه سائلنا عن, هذه عن هذا المال الذي اكتسبناه ماذا فعلنا فيه وما هي الوجوه التي صرفناه فيها اهي وجوه مشروعه أو ام محرمه ذلك ان المال ما هو الا وديعه وليس ملكا حقيقيا لنا فلا يجوز أن نتصرف فيه إلا وثب ما أذن لنا فيه شرعا وأن لا نتجاوز الحد فيه ومن تجاوز الحد أو من تجاوز أن, أن, أن تصرف الأموال ومن التجاوز أن تصرف الأموال الطائلة التي حقيقة قد أثرت في بنية البلاد، في مثلها، في مثل أمور لا تم لا لا تمت للإسلام بسله ولا من لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي تطبيق لما يملى لما يملى علينا من الغرب أو لما يملأ علينا من الغرب كالانتخابات، كم من الأموال الطائلة قد صرفت لأجلها؟ واموال تصرف للاعلانات واموال واموال تصرف لمن يقوم بتوزيعها واموال تصرف لبناء مقرات لها النهايه يشترى بها اصوات الناخبين والى اخره دونك الشيخ Le Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a expliqué dans ce hadith que Allah wa وتعالى au jugement dernier il va nous questionner au sujet de notre de notre argent comment on l'a gagné et qu'est-ce qu'on a fait avec et euh, ça c'est les euh, aussi Allah ça va nous poser la question aussi euh, c'est ça dans, dans que, de quelle de quelle de quelle façon on l'a dépensé notre argent et dans quoi on l'a dépensé Est-ce que ce sont des, est-ce qu'on a dépensé dans des choses qui sont permises, ou bien on les a dépensé notre argent dans des choses qui sont pas permises? Euh, le chef, il dit donc que, en réalité, l'argent qu'on a, l'argent qu'on possède, c'est comme si en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'avait prêté seulement. On n'est pas réellement les propriétaires et les maîtres de notre argent. c'est comme si, À l'asphalte, il nous prêtait cet argent-là. Il le mettait en notre, à notre disposition pendant quelque temps pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, c'est pas réellement notre argent. Même si elle nous, elle nous appartient, c'est pas vraiment à nous. C'est à lui qu'elle appartient cet argent-là. Et euh, il est pas, il est donc pas permis pour nous de dépenser notre argent et de faire avec notre argent. Euh, ce qu'on veut. On, on est obligé de faire, on peut uniquement faire avec notre argent ce qui nous est permis dans la Sharia. Et on n'a pas le droit de dépasser la limite de ce que Allah nous a permis dans, avec notre argent. Et on voit que il y a des gens qui dépassent, qui dépassent les limites en dépensant des grandes sommes, hein, des, des millions parfois, pour justement des campagnes électorale, hein, et bien entendu ça c'est des, des activités qui n'ont aucun rapport avec l'Islam, ni de près ni de loin, et donc c'est uniquement comme si on était en train d'implémenter les, les règles, les ordres que les Occidentaux sont en train de nous, ordre, de, sont en train de nous commander de suivre, comme s'ils nous disent, appliquez la démocratie et puis faites des élections, et nous on dit oui, on nous obéissons maître Hein? C'est ça ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est, c'est, c'est ça. Et regardez. Après, on va parler des conséquences après. Inch'Allah, Mais j'ai essayé regarder les, les, les élections. Combien d'argent sont gaspillés dans ces, dans ces élections-là? Et, euh, c'est pour faire les pancartes, les photos, hein. Et, tout ça, ça coûte de l'argent. C'est des milliers de dollars. Puis après, les élections, souvent, ils ont, sont jetés à la poubelle. Euh, Exactement. On ne garde pas pendant les quatre prochaines années et euh, l'argent aussi qu'on dépense pour les faire distribuer les, les petits pansements là, les papiers tout ça là, les pancartes, les, les, les, les publicitaires, les campagnes publicitaires, les les les, les, les comment on appelle ça les com Le commercial qu'on met dans la télévision là pour les les les réclames les publicités à la télé, à la radio. Euh, maintenant c'est à l'internet aussi. Ça fait des milliers de dollars, des millions de dollars, ça, ça coûte. Euh, aussi, l'argent qu'on dépense aussi pour euh, les, les, les locaux qu'on loue pendant les élections pour justement préparer la, la distribution des, des pamphlets, des pancartes et tout ça. Et euh, tout, toutes ces choses-là, Yann. Et aussi l'argent qu'on qu qu utilise pour acheter des votes parfois. Hein, donc, ça, c'est deze dingen die echt gebeuren in de moslimlanden en dus is dit allemaal haram en de heer zegt: "Waarom zou je dan de middelen gebruiken om dergelijke dingen te herstellen? Er is geen magie, geen kracht, alleen Allah. De Allerhoogste. En daarnaast vinden we dat we met hen kunnen omgaan, omdat من ينتعي من ينتعي الإصلاح أول, أول المسارعين لهذه الأمور بل الحاسين للناس عليها. ومن ذلك نجد من كنا نظن بهم أنه سينتفع بهم أو سينتفع سينتفع بهم مجتمعهم من in die het islam, die de eerste keer de eerste keer de eerste keer de goederen, keer de eerste keer de eerste keer de eerste keer de eerste keer de eerste keer de eerste Voilà, hawla, wa la illa billahi Et il existe ainsi qu'on voit que certaines personnes de qui on pensait du bien et qu'on croyait que les gens allaient profiter, qu'ils allaient profiter à leur société et qu'ils prétendent qu'ils voulaient faire la réforme et puis que finalement ce sont eux les premiers à inciter les gens à faire des élections puis à rentrer dans les élections. Donc, ça c'est quelque chose de triste. Après le chef, il donne un autre point c'est Le point numéro 26 parmi les méfaits de la démocratie, il dit Moussha bahatu fi tabannihim lihadan nilam. C'est-à-dire, le fait que tu euh, rentres dans ce système électoral puis la démocratie, ça c'est comme si tu es en train d'imiter les kuffars. Oké, okay. en appliquant ce système-là et en, en prônant ce système, c'est comme si tu es en train d'imiter. لكفار إلى شيخ الزين أخرج أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال المناوي أي تذيى في ظاهره بذيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم dus, ba'di le Sheikh il, ici il mentionne du prophète qui dit que Abu Daoud l'imam Abu Daoud il a rapporté dans Sunan selon Ibn Omar radhiyallahu anhuma que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qui conquiert un peuple et un des een euh, hadith die is Cheikh door Sheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil. Dus het is een hadith authentiek. En de Sheikh, Al-Manaoui, al il explique dans son livre al-Qadir, euh, Faid al-Qadir, il dit, euh, hey, ça dat dire, dat celui qui prend leur mode dans son apparence et qui s'habille à leur style à eux et à leur mode. Hein maintenant tu les vois les jeunes euh, musulmans malheureusement là ça y est subhanallah des jeunes qui viennent étudier ici là qui qui qui habitent ici les garçons tu les vois avec la coupe maintenant là c'est comme euh, pointu dans le milieu là comme les cas quoi ouais, c'est ça pointu dans le milieu puis puis bas, en bas dans les côtés donc euh, puis les les mêmes styles en tout cas j'en ai vu j'en ai vu là dans le métro l'autre jour c'était comme la fièvre du samedi soir, je me demandais si c'était n'était pas <rire> John Travolta qui était là, ou si c'était… Allah l'Usta'A'l, non mais c'est pour dire, hein, après il, dit, il, il agit comme eux, il prend leur même caractère, leur même attitude, leur comportement, il marche comme eux, il bouge comme eux, il fait tout comme eux, donc c'est comme s'il si est en train de les imiter, et ça c'est quelque chose qui est interdit, celui qui les imite, il est un des leurs. لشيشه قلت ومن افعال اعداء الله أخذهم اخذهم من احداثهم بل احداثهم للانتخابات التي هي وليده الديمقراطيه الكافره وفي تبني من تبنى هذا النظام من المسلمين مشابهه لاعداء الله الذي هو على اقل احواله محرم قال الشيخ الإثام بن تيمية وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن, ومن يتوله منكم فإنه منهم ذات لشيخ الزي كفر également parmi les, les euh, parmi les actions des ennemis d'Allah parmi les actions des ennemis d'Allah il y a le fait de prendre cette invention qu'ils nous ont inventée euh, c'est-à-dire euh, les élections qui sont qui, qui viennent du système démocratique mécréant et de les de les adopter comme comme euh, système euh, de les accepter euh, donc de faire ça C'est comme si les musulmans sont en train, ceux qui font ça, c'est comme s'ils sont en train d'imiter les ennemis d'Allah. Et le, le moindre qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est que c'est haram. Le moindre qu'on peut dire, c'est que c'est haram. C'est-à-dire, tu peux dire plus que ça encore. Des fois, à un certain degré, ça peut rentrer même dans le coffre. Mais le moindre qu'on peut dire, le minimum, c'est que c'est haram. Donc, es dans le, le minimum, c'est que tu fais un péché. Non. Donc, le shaykh dit ensuite, que shaykh al-Islam ibn Taymiyyah dit dans Ibtidah surat al-mustaqim, ce hadith-là, le, plus, le, plus, le moins que je peux dire, c'est que ça implique l'interdiction de leur ressembler. Mais, même si en apparence, ça impliquerait même la mécréance de celui qui essaie de leur ressembler. Comme dans le verset 51 dans Surat al-Ma'idah et celui qui les prend pour alliés, parmi vous, est un des leurs, hein? donc euh, ça, ça veut dire en réalité que si tu essaies de les imiter dans quest ce qui est Kufr, ça devient kaf. si tu les imites dans quest ce qui est Haram, alors ça devient Haram, donc ça dépend du degré puis de, de, de, de la chose dans laquelle tu les imites, d'accord, et euh, le shaykh ici ensuite il dit ابن ثيمية وقال أيضا يعني شيخ الإسلام قال أيضا فقد تبين أن نفس مخالفاتهم أمر مقصود للشارع في الجملة ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الائمه يعلمون الأمر بالصدق بعلة المخالفة وقال حنبل سمعت ابا عبد الله يقول ما أحب لأحد أن يغير الشيء ولا يتشبه بأهل الكتاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم غير الشيخ الشيء ولا تشب تشبه باهل الكتاب لا احب لأحد الا ان يغير الشيخ الشيء ولا يتشبه باهل الكتاب دونك le cheikh ibn Martin un autre une citation de ibn Taymiya dans Iqtida' sirat almustaqim et dasse ibn ibn zi que il a que Euh, il dit, c'est clair dans ce hadith que le fait même de, leur, de les contredire, c'est quelque chose qui est ordonné et voulu par la charia en général. Donc le fait même de les contredire les koufars et de faire le contraire de ce qu'ils font, c'est quelque chose qui est voulu et qui est commandé par la charia, qui est commandé par Allah subhanahu wa Et euh, c'est pour ça que l'Imam Ahmed ibn Hanbal et d'autres parmi les Imams de l'Islam, Il, il donnait comme raison pour euh, ordonner euh, de, de changer la couleur des, des, des, des cheveux blancs, la raison de, de l'ordre de ça, il, il donnait comme raison le fait de contredire les gens du livre, de contredire les Kufar. Et euh, l'imam Hanbal il a, il a dit J'ai entendu Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Ahmed ibn Hanbal, dire euh, J'aime que tout le monde change les poils leur barbe, la couleur de leur barbe euh, quand, elles, quand ils sont blancs, <coughs> euh, pour pas qu'ils ressemblent aux gens du livre, parce que le Prophète a dit dans un hadith, euh, changez les poils blancs que vous avez, changez la couleur de vos poils blancs, euh, ne ressemblez pas aux gens du livre. Donc c'est un ordre du Prophète pour qu'on ne ressemble pas aux gens du livre, Et donc, ça c'est un exemple parmi, parmi plein de versets et de hadiths qui montrent que, que euh, Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous, nous incitent à faire le contraire et à contredire les gens du livre. Dans combien de hadiths le professeur Sama dit Khalifu al-Yahoud, Khalifu al-Khassara, Khalifu al-Majous, toujours Khalifu al -mushikim". faites le contraire de ce qu'ils font. Hein Donc c'est quelque chose qui nous est encouragé de faire. Tandis que les gens de aujourd'hui, parmi les modernistes et parmi les rois et d'autres, eux, c'est le contraire. Ils disent non, il faut ressembler aux chrétiens, aux juifs. Il faut se rapprocher d'eux. Il faut être comme eux. hein. Il faut pas qu'il y ait de distinction entre eux et nous. Il faut qu'on soit pareil dans notre apparence, dans notre façon d'agir. Il faut prendre tout ce qu'il y a de bien chez eux. C'est ça ce qu'ils disent. Et pour eux, tout ce qu'il y a de bien, c'est leur façon de vivre et tout ce qu'ils font, par exemple, soi-disant que ça, c'est tout ça, c'est basé sur le bien. Et ils ne prennent pas en considération le fait que le professeur enseignant nous ordonne de de nous distinguer euh, des kuffars, et des hein Donc, euh, on voit que ils ne prennent même pas ce hadith-là en considération. Après, euh, le chef il mentionne un autre point parmi les points des méfaits de la démocratie, et ça c'est un point très très important euh, qui est très dangereux aussi, c'est c'est c'est-à-dire euh, parmi les méfaits de la démocratie c'est que tu dois faire des compromis et tu dois euh, abandonner certains de tes principes lorsque tu rentres dans les... Euh, dans les chambres des, des, des députés ou dans les parlements ou des trucs de ce genre. Et donc, euh, il dit, il n'a pas de châtaque, il a dit, bila bila dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, Le chef, il dit que de chef zei dat het deelnemen en de de parlementen gaan, De niet te doen, het is niet te doen. Het is niet te doen. Het is niet te doen. Het is niet ça Het is niet te doen. Het et ça c'est quelque chose qui est réel, et que personne ne peut nier, excepté, excepté deux personnes, un ignorant ou un orgueilleux, hein, parce que c'est une chose réelle et euh, qu'on a constaté, qu'on a vérifié, c'est des, des faits, c'est des choses réelles, que chaque fois que ces gens-là sont rentrés dans des parlements, ils ont fait des, des, des, des compromis, et parfois même avant de rentrer dans le parlement ils n'ont même pas eu le temps de rentrer encore, ils ne sont même pas élus, que déjà dans leur campagne électorale, ils sont déjà en train de faire des compromis euh, pour se faire accepter des forts. Euh, déjà pour rentrer, comme par exemple ici, par exemple, quand un certain candidat rentre dans un parti euh, politique des forts ici, ben il doit euh, abandonner certaines choses. Hein, ils vont exiger de lui qu'il coupe les liens avec certains musulmans ou bien avec certains groupes, s'ils font partie de groupes, ils vont lui ordonner par exemple de dire des choses, comme par exemple de nier la charia, ou de nier euh, telle ou telle chose, et de dire non on n'est pas d'accord avec ci, on n'est pas d'accord avec ça, alors que ce sont des choses qui sont euh, fondamentales dans l'islam. Donc, on voit des exemples comme ça, même déjà, il y en a qui ont eu le temps déjà de dire des paroles de coups parmi ceux qui se sont présentés, même dans les élections ici au Canada et à Montréal. Donc c'est pour dire que ça c'est très dangereux. Et euh le chef il dit que en fait quest ce qu'il fait il donne des exemples de certains, de certains des compromis qui sont faits par ceux qui, euh, qui rentrent dans ce genre de système là. Parmi les compromis Il y a le fait de par exemple accepter euh, l'idée que tout le monde est libre de son opinion et qu'il faut respecter l'opinion de l'autre. Ça c'est un des compromis et on a déjà parlé de ça dans d'autres cours, euh, on a expliqué que ça c'est contraire à l'islam, que c'est pas vrai que, a, que tout le monde a la liberté d'opinion, surtout dans les questions qui touchent à la religion on n'a pas la liberté, la liberté de, de penser ou de, de, de dire ou de croire qu'est-ce qu'on veut. Il faut dire, penser et croire ce qui est en accord avec la, la, la religion dans les fondements de la, de la religion et on n'a pas le droit de s'opposer à, à, à ce qui est dans le Coran, et dans la Sunna ou bien dans la, le consensus des Salaf de la Umma. hein Donc euh, celui qui pense que c'est que tout le monde est libre, tout le monde a le droit de dire ou penser comme il veut et de dire ce qu'il veut celui-là, c'est parce qu'il n'a pas compris ou il n'a pas cru en la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh izi, « a wa ila fi al-qararat » Le Cheikh dit :« parmi les compromis également, il y a le fait de revenir à l'opinion de la majorité pour établir des décisions, pour prendre des décisions. Ça aussi, c'est un exemple de compromis dans la religion et que ça n'a rien à voir avec l'islam. En particulier, si euh, il y a un effet des questions qui ont été fermement et clairement établies dans le Coran et dans la Sunna et dans l'ijma des Salaf, on n'a pas le droit de contredire ces choses-là, même si la majorité est contre. Et euh, encore une fois, je dois clarifier un point parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent. Que la, euh, ils ne savent pas que la charia c'est ce qui vient d'Allah et de son messager c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et euh, ils s'imaginent que la charia c'est les opinions des savants de l'Islam et que c'est les différents et les différents euh, livres de fiqh et différents jugements et jurisprudences comme ils appellent. Alors que la charia c'est pas ça, la charia c'est ce qui vient d'Allah Ta'ala. Allah سبحانه وتعالى in de klammer van de Koran, "thumma jālnaak 'ala sharīʿatul al-amri tabiʿha "wa la t-tabiʿahu al-lazīn alayyālamun." "Il faut pas." Allah سبحانه وتعالى dit: "Puis nous t'avons mis sur la charia de l'ordre. Alors suivez-la et ne suivez pas les passions de ceux qui ne savent pas." Et il dit dans plusieurs versets, Allah dit: "Sharā ala kumunatīn." Il légifère pour vous de la religion et ainsi de suite. Donc Le terme Shara'a, ça implique que c'est qu'est-ce qu'Allah a légiféré, qu'est-ce qu'Allah a révélé dans la révélation. Et donc, la Sharia, c'est ça, c'est ce qui vient d'Allah. C'est pas ce qui vient du jugement des hommes. C'est pour ça, comme j'expliquais, que si quelqu'un, par exemple, critique le jugement d'un savant, ou d'un juge, ou d'un mujtahid, Et qu'il et qu'il n'est pas d'accord avec son jugement parce que il voit que son jugement est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Il n'y a pas de problème tant qu'il a des arguments, tant qu'il a des preuves et qu'il est capable de de, de démontrer ce qu'il ce qu'il dit, il peut remettre en question le jugement du, de ce juge ou de ce savant s'il s'il a fait une erreur. Mais on peut pas dire je suis contre la charia je suis contre le Coran et la Sunna parce que ça c'est coffre tu rejettes la charia, tu rejettes la la révélation d'Allah et donc ça c'est bien entendu un acte de mécréance. أدخل الشيخ إلى عرض التحالفات مع بعض الأحزاب العلمانية سواء كانت بعثية أو اشتراكية أو غيرها مما تقوم مبادئها على الكفر والإلحاد ويكون التحالف على توطيد الديمقراطيه والتعدديه والحريه وتداول السلطه سلميا مما نهي عنه شرعا ومن ذلك ما نشرته صحيفه المسار من عقد تحالفات جديده بين الاسلامي والاشتراكي يعني le également parmi les genre de compromis qu'ils font C'est qu'ils font des alliances avec certains partis, euh, laïcs, ou des partis basses, par exemple, le parti bas ou bien le parti socialiste, ou d'autres partis qui ont, parmi leurs fondements, leurs fondements euh, des, des, des, principes de couvre et de, de, de, de négation de la, de la, de la, de la, foi et de la religion. Et, donc, euh, ils se basent pour faire ces alliances, ces alliances-là sur La démocratie et le multipartisme, et ils disent que c'est permis de euh, de de de faire ces alliances-là, et ils disent que ça c'est dans le but d'arriver à euh, un échange, une une une, une, une partition du pouvoir ou y un, un échange du pouvoir, un changement du pouvoir de façon pacifique. Et bien entendu, tout ça, comme on a expliqué déjà, ça a été interdit dans la charia dans l'islam. Euh, et ça, ça a été mentionné même dans un journal, euh, un journal que, euh, au Yémen, comme on avait déjà dit, qu'il y avait eu des alliances entre le parti des Hirwan, al Islah, et le parti socialiste, ils font des alliances ensemble. Et ils le disent même, même à Montréal ici, comme par exemple, là j'ai trouvé ce pamphlet là Fédération des musulmans canadiens, hein, Fédération des canadiens musulmans, ils disent tout le temps ça. Euh, par exemple, votons pour les candidats et les candidates aux élections fédérales, provinciales 2008, qui œuvrent, qui œuvrent pour la justice sociale et qui dénoncent l'islamophobie. Donc ça c'est des exemples comment ils incitent. Les musulmans à voter pour des groupes soi-disant qui incitent à la justice sociale et euh, ils disent nous sommes pour plus de ils disent souvent ça nous sommes pour plus de justice donc pour eux les socialistes ils sont pour plus de justice par exemple et là ils s'associent toujours avec ces groupes là ou bien avec des communistes ou bien avec d'autres groupes de gauche et eux ils voient pas ils ne font pas considération que c'est des gens qui appellent à la mécréance et à l'égarement ils prennent en considération juste des aspects Économique et matériel de la dunya. Par exemple, il, euh, ça m'a fait rire, justement, de lire dans ce petit pamphlet là fait par le FMC, hein, euh, ils, ils ont, ça c'est un groupe de mosquées qui se sont réunis ensemble, puis ils ont fait cette, cette euh, truc-là, ça s'appelle la Fédération des musulmans du Canada. Il y a des groupes laïcs là-dedans, il y a des laïcs là-dedans qui sont mélangés avec ça, le regroupement des, Des, des, de certaines mosquées avec des associations culturelles. Hein, puis, il euh, y a beaucoup d'alliances entre ces gens-là, justement. Parce que parmi les islamistes, il y en a qui sont alliés avec les, les laïcs, avec ces gens-là, qui font des associations avec eux. Quand il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire à la mosquée, ils les organisent dans les centres culturels. Hein, parce que quand ils savent que c'est contraire à l'islam, ils vont le faire dans les centres culturels. Hein, parce que là-bas, tout est permis. Ils mélangent les hommes et les femmes ils font, ils font venir des pouvoirs, ils se mélangent avec eux, ils appellent les, les, les, les politiciens pour faire leurs activités, etc., etc. etc. Donc il faut plein d'affaires graves là-dedans. Et regardez qu'est-ce qu'ils disent. La mission, leur mission c'est quoi? Représenter les, les organismes et les, les membres de la fédération dans leur intérêt commun, défendre les droits civils individuels, promouvoir l'implication citoyenne de la communauté musulmane et privilégier un esprit citoyen et social-démocrate parmi ses membres on voit ici leur, leur, leur mission c'est quoi c'est pas marqué enseigner le tawhi pour les musulmans euh, enseigner la sunnah leur expliquer c'est quoi euh, de s'écarter du de, de danger des bid'ah euh, de leur expliquer comment adorer Allah tout ça c'est c'est même pas important pour eux de leur expliquer c'est quoi le, le tawhi c'est quoi le shirk euh, les fondements de la religion ça ça compte ça pas c'est juste Promouvoir l'esprit social démocrate. Euh, ils parlent aussi de dénoncer ce qu'ils appellent l'islamophobie. Et ça, ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand ils parlent d'islamophobie, islamophobie, ça veut dire la crainte de l'islam. Phobie, phobie ça veut dire la crainte, puis l'islam ça veut dire la religion de l'islam. Sauf que quand il parle regardez regarder ce qui est des islamophobies fait la haine et l'intolérance et la xénophobie envers les Canadiens et les Québécois Ar euh, et Québécoises, arabes et, et musulmans <rire> et, le, euh, et à leur culture d'origine et à leur religion. Et après, il est dit les islamophobies il les discriminations la discrimination contre les citoyens d'origine arabe, de foi musulmane, religieux et laïques, aussi bien dans les lieux de travail ainsi de suite. Ainsi de suite. Et ils disent après, l'islam aussi démoralise et démobilise les Canadiens et les Québécois d'origine arabe en général, et de foi musulmane en particulier. Alors que parmi, les islams, parmi ceux qui détestent l'islam le plus, le, il y a les arabes chrétiens, les, les arabes chrétiens, que ce soit des maronites libanais ou bien des, des, des coptes euh, égyptiens, ce sont des arabes qui détestent l'islam, vraiment d'une haine incomparable. Et eux, sont est là, d'autres, tu vas me dire, sont des victimes d'islamophobie. Hein? C'est pour ça que, c'est pour ça que tu vois ces gens-là toujours passer leur, leur culture, ou leur, leur origine ethnique, au-devant de leur appartenance à la religion musulmane. Et ils sont toujours en train de dire la communauté maghrébine, ou la communauté arabe, ou la communauté kabyle, ou la communauté amazir, ou la communauté pakistanaise, et musulmane en dernier. Hein? Et même, ils mélangent ils disent les victimes euh, d'origine arabe, de foi musulmane, religieux et laïque. C'est quoi la, la, la, la, les membres de la, de la, de, de foi, des musulmans d'origine arabe, de foi musulmane, religieux et laïque Il y a des, il y a des, des gens qui ont la foi musulmane qui sont la, laïques. Donc, ils mélangent tout. Puis le PS, c'est que dans ce petit là la FMC Ils ont, pas, ils ont changé le, le texte de ce qui est écrit dans leur site internet. Parce que si tu, trouves, si tu retournes dans leur site internet, ils ont même mis les chrétiens là-dedans. Parmi les victimes d'islamophobie, ils ont marqué chrétiens. Mais dans le pancréas, ils l'ont enlevé. Un euh, coup parti, ben oui, parce qu'ils le disent de toute façon. L'islamophobie invite par, la, par généralisation à la discrimination raciale, à l'antisémitisme et au choc des civilisations. Euh, porte atteinte à l'esprit de la chasse des droits et de libertés et de la paix sociale. Après qu'est-ce qu'ils disent Les Québécois, ils disent « Votons pour la justice sociale », les Québécois et les Canadiens en général et musulmans en particulier, les candidats et aux élections sont euh, et le gouvernement élu sont appelés à dénoncer l'islamophobie les ainsi de suite. Il dit « Parce que ils disent, nos valeurs sociales et démocratiques dont égalité, justice, cohésion sociale, respect des diversités sont les valeurs d'une société, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est juste pour dire comment ils présentent les choses comme s'ils sont des démocrates laïcs et on voit aucun appel au tawhid, aucun appel hein, à la sunna, aucune incitation aux gens de revenir à juger selon la loi d'Allah, c'est uniquement des trucs ya, des qui qu'ils appellent les musulmans à suivre. Donc tout ça c'est des exemples. Comment ces gens-là sont en train de faire des coups bêtes devant les coups forts pour essayer de se faire accepter par eux? Et, et le pire, c'est que maintenant, quand il y a des musulmans, par exemple, qui sont convertis, hein, comme par exemple moi, ou bien d'autres frères qui sont québécois d'origine, qui sont d'origine, soit disant, comme ils disent, de souche, hein, ou bien moi, par exemple, qui est d'origine haïtienne, et puis qui est converti à l'islam, qui a une main québécoise de souche, et ainsi de suite, eh ben, eux, ils, ils viennent nous voir et nous les écouter. Euh, vous, vous êtes, nous, on est des Québécois. Et, et puis, euh, <rire> et nous, on est des Québécois. Et ça fait 5 ans qu'il vient d'arriver ici seulement. Hein. Et il nous voir et nous écouter. Nous, on connaît mieux la mentalité des Québécois que vous, là. Vous parlez pas de, de, de, de, de l'islam, parlez, parlez pas de la communauté euh, musulmane, parlez pas de, du Québec, parce que vous vous faites une mauvaise représentation, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi Parce que eux ils ont leur programme et ils ont leur euh, leur agenda, donc ça veut dire que s'il y a un musulman dans la communauté qui dit quelque chose, qui va en contradiction avec leur programme à eux, automatiquement ils vont faire leur procès pour le mettre à l'écart ou pour le pousser ou pour le faire taire, parce qu'eux ils ont besoin de faire passer leur message à eux en avant justement pour établir leur programme et leur plan. Et de faire tout ce qu'ils peuvent pour justement faire en sorte que les Québécois et les musulmans ne connaissent pas la réalité de l'Islam. Et c'est triste que ça soit comme ça, Ali, parce qu'ils sont en train de bloquer et d'obstruer le chemin dans l'Espagne aux musulmans et aux kuffar. Et ça, c'est l'attitude des munafiqin, a'udhu Billah. Donc le chef ensuite il dit: bi Parce que ont dit: ما نشرته جريدة مستقلة من, الاس... من أن الإسلاحيين يطالبون الحزب الاشتراكي تقديم طوبته الوطنية حتى يتم اتجاء التحاور بينهما قد قلت فأين مطالبتكم بالتقديم... بالتقديم للطوبة الدينية أم أنها غير لازمة للت... للتحاور معه, معه؟ يا... يا... ويا ليتكم بقيتم على طلبكم هذا بل قد نشرت جريدة الثوري هو الثورة مقالا تحت عنوان "السلاح أسقط شرط القبة الاشتراكي فالله المستعان. ويعني كذا كذا. إذن ما بينهم التنازلات؟ <سؤال> ما بينهم التنازلات؟ <سؤال> ما بينهم التنازلات؟ ما بينهم التنازلات؟ ما بينهم التنازلات؟ ما بينهم التنازلات؟ le journal de l'indépendance بينهم التنازلات؟ ما بينهم C'est le, le journal, un euh, de, de la quatrième année, le numéro 1299 du mois de Soulkarda, qui correspond au mois d'avril, euh, Nissan 1996. Qu'est-ce que ça dit dans qu'est-ce qu'il disait dans cet article-là C'est que les éclairés, quand ils veulent faire des dialogues avec le parti euh, socialiste, ils demandent qu'ils qu'il fasse, il, demande, il leur demande de faire une repentance nationale. Il leur demande pour faire le dialogue avec eux, de faire une repentance nationale. <rire> le chef, il dit, et pourquoi vous ne leur demandez pas plutôt de faire une repentance religieuse, au lieu de faire une repentance nationale hein? Alors, Et, et, et vous ne croyez pas que c'est obligatoire pour eux de le faire, pour faire un dialogue avec eux Et après il dit, et, et, et, pourquoi Yeah. Il dit voyez l'état comme il dit si seulement vous auriez au moins gardé ça cette demande là parce que ça a été rapporté dans le journal euh et Astori c'est euh, le journal socialiste le, 15, euh, le, le jeudi 6 de Zulqida 1416 qui correspond au euh, 4 avril 1996 ce journal socialiste dit Que le parti d'Al-Islah a laissé tomber la condition de faire une repentance euh, pour le socialiste. Donc, une, une partie socialiste en, en, en au Yémen. Donc, Allah <rire> al-Musta'al. Après, donc, ça c'est des exemples. Comment ces gens-là qui rentrent dans ces systèmes-là, ils commencent à jouer avec la religion. La religion pour eux devient comme un jeu. La religion devient pour eux comme un jeu. Hein, et ils font des alliances en avec fait, n'importe qui. Ils prennent même pas aucune considération avec qui ils s'assoient, avec qui ils parlent, avec qui ils prennent comme alliés, et ainsi de suite. L'important pour eux, c'est les intérêts. C'est ça, l'argent et tout des trucs de ce genre. Dus dat is heel gevaarlijk voor een gelovige De de van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 n'égale de rentrer chez les femmes. Et un homme parmi les Ansar a dit, ô oh messager d'Allah, qu'est-ce que tu dis à propos du proche-parrain, comme l'oncle ou le frère du mari. Et euh, le prophète a répondu, c'est la mort. Hein? Le proche-parrain proche du mari, c'est le mort. Et c'est la mort. Et euh, ça, c'est rapporté par l'imam muslim. L'imam muslim, Et donc, euh, ça, c'est pour dire, prenez garde de rentrer euh, chez les femmes qui ne sont pas vos maharim, qui sont interdites pour vous, c'est-à-dire que vous, êtes, vous avez le droit de les épouser. Donc, ces femmes-là, vous n'avez pas le droit de rentrer euh, lorsqu'elles sont là. Et euh, le cher il donc, vous qui appelez aux, aux élections, est-ce que les femmes avec qui vous êtes dans euh, vos. Euh, vous assemblez là Est-ce que ce sont des femmes qui font partie de vos maharibs Et on voit que on voit que ces gens-là ils ont aucun problème pour s'asseoir puis euh, se mélanger avec des femmes qui n'ont même pas de voile et qui sont parfois euh, en train de faire même de la fitna parce que c'est pas seulement qu'elles sont innocentes et dévoilées innocemment comme certaines mais, euh, femmes innocentes parfois qui ne portent pas de voile mais en même temps Elles ne sont pas maquillées, pas, pas bien habillées, elles sont à tu vois, des. comme on dit, euh, comme par exemple des gens ordinaires qui ne sont pas voilés, pas parce qu'elles veulent désobéir à Allah, mais parce qu'elles sont soit ignorantes ou autre chose de ce genre, euh, qu'elles ne savent pas ou bien qu'elles ne sont pas éduquées dans l'islam, tandis que y en a c'est vraiment le, le top modèle qu'elle veut ressembler et tout, là, elle se maquille, elle se range ses cheveux chez la coiffeuse, elle met des vêtements exprès pour justement montrer les formes de son corps, celle-là, elle fait exprès pour faire la ça, et c'est ces femmes-là souvent qui sont euh, dans ces endroits-là, ou bien dans des trucs de ce genre, donc, ils se mélangent avec ces femmes, et, et, et, et ils n'ont aucun problème avec ça, et donc, euh, ça montre que, c'est des gens qui donnent peu d'importance à ça et puis ils disent là ah, de toute façon ça c'est des détails ça c'est pas important le, le diable la la, la mixité c'est pas important pour eux parce que c'est des détails ils sont pour eux l'important c'est d'arriver au pouvoir et tout tout tout tout ce qui peut t'amener à atteindre le pouvoir et eh ben pour eux c'est ça devenir halal comme on va le voir tout à l'heure après les chiffres ils dit ومن التنازلات أيضا التصوير وقد مضى الكلام على عن هذه المسجد أو على هذه المسجد فيما تقدم حضور عبد المتيز الزنداني مؤتمر وحدة الأديان المسمى تمويهنح بحوار الأديان كما نشرت في كما نشرت ذلك في مجلة النور من شهر رجب عام ألف و الخبر أيضا و الخبر أيضاً جريدة المحرر العدد 277 و سبعة و سبعين الاثنين يوم, يوم اليوم السابع تشرين الثاني نوفمبر عام 1900 49, pagina 11. Donc, il mentionne que Abdul Majid parmi les compromis qu'il a fait, c'est un Ikhwan qui rentrait dans les élections lui aussi, il, il, il a assisté au, à la convention pour l'unification des religions, qu'il appelle pour euh, pour essayer de, de, de tromper l'affaire, au lieu de l'appeler unification des religions, il l'appelle le dialogue entre les religions, comme ça a été mentionné dans le magazine An-Nour et Euh, le mois de Rajab, ça c'était le mois de Rajab 2415, à la page 7, dans ce magazine-là. Et ça a été aussi rapporté euh, dans le, de, le journal Al-Muharrar, le numéro 267, euh, le, le, mars, le, lundi, le, mars, le lundi, le 7, le 7, le 7, ça c'est le mois de novembre 1994 à la page 11 également. وحضور بالمجيد الزنداني الحفل الذي اقيم في ملعب الحبيشي بمناسبة ذكرى الاستقلال وكان من المشاركين في هذا الحفل بعض الطالبات البالغات ومع هذا لم ينسحب من الحفل وعندما سئل عن ذلك, قال عن ذلك أجاب بقوله حتى لا يفسر انسحابه من الحفل لخلاف بين الإسلاح ومؤتمر Donc, euh, le chef nous dit que, euh, également, Abdul-Majid il, il est allé dans une fête qui a été établie, euh, qui, qui était pour l'occasion de l'indépendance, et parmi les participants à cette fête, il y avait des jeunes filles hein, qui sont euh, d'âge euh, pubertes. Pubert. Et malgré ça, il ne s'est pas euh, retiré de cet endroit-là. Et quand on lui a posé la question « Pourquoi tu es resté ?», il a dit « Je ne voulais pas que ce soit interprété comme si j'avais un, un, un conflit avec les, euh, le, la convention euh, populaire ou le groupe euh, Al-Muqtamar al-Sharbi, le, le groupe Al-Muqtamar euh, al-Sharbi ». Donc c'est ça, la convention euh, du peuple. Et donc ça, c'est des exemples, des choses de ce genre, ça, il n'y en a plein à Montréal. Vous voyez, dans les, vous voyez ça dans quoi Dans les euh, magazines communautaires. Les magazines communautaires, que ce soit euh, les magazines des, des différentes communautés culturelles, que ce soit algériens, marocains, tunisiens, euh, pakistanais et autres, quand ils font des, des, des fêtes ou des, des, des... Même des fois, ils font des fêtes de hide et tu les vois tu, ils montent les photos là ils mettent la photo sur la première page des fois et tu vois les femmes et les hommes qui dansent ensemble avec les musiciens et tout comme si rien n'était hein et puis après tu vois ces gens là qui font la promotion de ces magazines là ils viennent prier à la mosquée comme si rien n'était et des gens qui qui participent à ces associations là ils viennent à la mosquée prier comme si rien n'était et les gens, ces gens là sont soi-disant respectés dans la communauté parce que ils euh, Ils, sont divins, ils, ils font du bien pour la communauté. Ils considèrent que ces gens-là sont en train de faire du bien pour la communauté euh, maghrébine ou autre. Alors qu'ils sont en train de faire du façade dans la communauté. Ils égarent les musulmans. Donc, euh, ça, c'est dangereux. Et ils disent, عدد مية وثمانية وخمسين فتة من رجب ألف و أربعمية وخمسة وخمسة عشر الموافق أربع... ألف وتسعمية واربعة وتسعين اليوم الخامس إثنى عشر الشهر إثنى عشر ديسمبر سيكون سيكون سيكون المجازين le numéro 158 du mois de Rajab le 6e mois de Rajab de 1415 qui correspond au 5 décembre 1994. كثيرة وكثيرة جدا ولو استطردنا في بسطها لطال المقال وإنما المقصود هو بيان عظم المشاركة في مثل هذه الأمور المتدعة. Donc il dit il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais on a juste voulu en mentionner quelques-unes. Parce que si on continuait à en mentionner d'autres, on pouvait prendre beaucoup, beaucoup de temps encore. Mais le but, c'était juste de faire voir que de participer à ce, ce genre de système euh, inno, d'innovation, ça nous amène à faire toutes sortes de choses graves dans la religion. Samani al-Ishri, l'effet numéro 28, « Ihana » dat is het feit dat we denig, we rabbesten on we manque we manque de respect we les we we de we we we we we we we Allah we we we we we we we we we we we قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها فيه يسبح له فيها بالغضو ولا صال دون كالذيوى قال ابن كثير أي أمر الله فيها برفعها أي بتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق فيها وقال السعدي عمارة المسجد على قسمين عمارة بنيان وصيانة لها Wa de kreis het is ook een kreis van Allah en het is een Allah en het is ook een kreis van Allah Allah en het is van Allah en het van en het van en het voor d'autres choses qui ne sont pas voor de société. Et Allah a Allah, dit dans le verset 36 dans la surat An-Nur, Al Allah SWT a ordonné qu'on euh, qu élève des, des maisons dans lesquelles on, on, on mentionne son rappel, on, on, on rappelle son nom et on le glorifie dedans soir et matin. Donc ça veut dire… Euh, il faut utiliser les mosquées pour ces choses-là, et non pas pour euh, faire des trucs de démocratie dedans, et des élections et des campagnes électorales dedans, comme ils sont en train de faire maintenant dans toutes les mosquées à Montréal, la plupart des mosquées en tout cas, ils amènent des candidats aux élections et puis euh, ils les laissent parler aux musulmans pour les inciter de voter pour différents groupes, pour différents partis. Et puis, même parmi eux, il y en a parfois, ils présentent des koufars. Et il y en a qui pensent que parfois, s'il y a un musulman qui se présente, il faut l'aider. Et ils le présentent comme si, euh, voici un musulman qui s'est présenté aux élections, votez pour lui parce qu'il est arabe, ou parce qu'il est musulman, ou parce qu'il est maghrébin. Alors que pour de vrai, c'est c'est quelque chose qui est haram, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Et que même s'il est musulman, même s'il est maghrébin, même s'il est euh, arabe, Et eh bien, probablement que sa arrive dans son maintien, complètement corrompu et que lorsqu'il arrive au pouvoir, il va non pas aider les musulmans, mais écraser les musulmans, comme Fatima d'Apétain et d'autres. Donc, euh, c'est pour vous dire, euh, ces gens-là, ils, ils ont un bon salaire une fois qu'ils arrivent à leur place, ils ont été élus, hein, c'est combien 70 000 par année En tout cas, S'ils si ont été élus plus qu'une fois, ça y est, quand ils ont, quand ils ont fini, la quand ils ont été élus deux fois de, de suite, euh, ils ont une pension, là, ils reçoivent le même salaire qu'ils ont gagné pendant, pendant euh, leur, leur travail jusqu'à la fin de l'enfant. C'est comme, c'est comme je disais ça à, à propos de Jean Chrétien, là. Il gagnait 140 000 par année et, euh, et il il va continuer de gagner ça. Maintenant qu'il est à sa retraite, il va continuer de gagner ça jusqu'à sa mort. Chaque année, cinquante mille même s'il travaille pas. Donc c'est pour dire que les gens, ils rentrent dans les élections, là, puis dans les trucs de, de, de, de démocratie, là. C'est pas juste pour, pour, euh, soi-disant, quoi que ce soit de bien, là. Et puis, plutôt, surtout quand ils le font au nom de l'islam, là, c'est encore plus laid. C'est pour se remplir les poches, bien sûr, il Et après, le cheikh, il dit, «» ونظر بعين الانصاف إلى حال دعاة الانتخابات وما عملوه في المساجد في هذه الأيام يرى أنهم قد دنسوا المساجد بباطل, بباطل القول من الدعوة إلى الانتخابات في خطب الجمعة وفي محاضراتهم التي كثر فيها في هذه الآولة بل وصل بهم الحال إلى تعليق الأوراق التي تدعو إلى الانتخابات في حيطان المسجد أو في الشيطان كثير من المساجد في الخارج بل قد استدرجهم الشيطان إلى أن علقوا بعضا من الصحف والجرائد المشتمل على الصور في داخل المسجد وفي داخل بعض المساجد لما فيها من فتاوى ومشيخهم في تجويد الانتخابات ولا حول ولا قوة إلا بالله دونك لشيخ الزكع وثالث On observe hein, parce que il a mentionné les paroles de Ibn Kathir et de l'imam As-Sadi. Quand ils ont expliqué ce verset-là, ils ont dit que Allah a ordonné de les élever. Quand on dit de les élever les mosquées, ça veut dire quoi De les purifier de toute impureté, de toute impureté et de toute, de toute futilité et de mauvaises choses dans les actions et dans les paroles, Donc tout ce qui convient pas d'être fait. De, des mauvaises actions des mauvaises paroles, dans les mosquées, on ne doit pas le faire. Et il mentionne les paroles de l'imam al-Saadi dans son tafsir qui dit que euh, « Imaratul Masjid » c'est de deux catégories. « C'est Imaratul Masjid » ça veut dire de les construire et de les garder propres et de les garder en, en bon état, et aussi ça veut dire euh, de mentionner le nom d'Allah et de faire la salat et de faire d'autres adorations de ce genre, et la deuxième c'est la plus noble de ces catégories-là. Après, il dit, si on observe ces deux citations-là de ces savants-là, on voit que, euh, et qu'on analyse avec honnêteté hein, et justice, on va voir que les gens qui appellent à, à la démocratie, ils n'ont pas respecté euh, les mosquées, et surtout dans les, de ces jours-ci, on voit qu'ils euh, ont corrompu les, les, la mosquée avec toutes sortes de faussetés et de mensonges et d'appel à la démocratie et aux élections dans les coteaux de Jumu'ah et dans les conférences qu'ils font et en particulier dans les, dans les, à l'époque actuelle on voit ça et voyez uh -huh. ouais, mais non mais eux ils acceptent tout le monde même des non musulmans parfois dans leurs fédérations dans leurs associations dans leurs groupes c'est parce que c'est des trucs qui sont basés sur la laïcité que c'est basé sur euh, le système des coufards, c'est pas basé sur euh, sur l'islam, leurs organismes, leurs groupes, là. donc ils acceptent même des koufars parfois là-dedans, et même les les musulmans acceptent des koufars dans leur euh, partie. donc euh, c'est pour vous dire. Euh, ensuite, donc c'est ça, ils disent que ils ont, on les entend dans les conférences, dans les, dans les, dans les Dans les khutbah de jour les discours du vendredi, ils, après la prière ou bien même des fois euh, avant la prière ou après la prière, ils les amènent pour venir parler et pour leur dire, même pendant la khutbah, parfois ils disent il faut voter, il faut voter. il y en a même qui disent que si tu votes pas, si tu fais un péché, ils disent ça aux gens dans la mosquée, imaginez. Donc euh, ils, ils disent que c'est si, comme si pour eux de ne pas, pas voter, c'est comme si C'est de faire un péché, alors qu'en réalité, c'est de, de participer avec ces, ces gens-là dans ce système-là qui est un péché. Donc pour eux, qu'est-ce qui, qu qui est bien, c'est devenu le mal, et qu'est-ce qui est mal, c'est devenu le bien. Et euh, aussi, même, même, même parfois, quand c'est des femmes candidates, eh ben, ah Allah, Comme ils l'ont dit même dans le journal l'autre jour, euh, la, la femme-là, ça Laouni, Laouni en tout Allah, elle est rentrée dans les, chez les hommes pour parler. Ils l'ont laissée à, à la mosquée euh, Shura à montréal -Nord. Ils l'ont laissée rentrer soi-disant chez les hommes pour parler aux hommes, alors que c'est une femme. Eh, Allah, pourquoi ils l'ont pas laissée diriger la prière en ce parti hein? Non, Mais c'est pour vrai que pour la, pour la démocratie soi-disant parce que c'est une Marocaine, on la laisse parler parce que c'est une musulmane, et si c'était une femme chrétienne, est-ce qu'ils allaient la laisser parler Peut-être que oui, parce qu'il y en a parmi eux qui n'ont pas de gêne ni de honte, hein donc nous on n'a rien à voir avec ça. S'ils si, si si voulaient faire leurs associations culturelles et faire ça là-dedans, ça c'est leur problème déjà, c'est des gens qui font qu ce qu'ils veulent là, dans leurs affaires là, ils, ils craignent pas Allah, donc ça, ils font quest ce qu'ils veulent. Mais de faire ça à l'intérieur de mosquée, là, ça c'est la honte complète, totale. Et le shaitan les a trompés hein nous, il les a amenés même à parfois à mettre les photos des candidats sur la mosquée, à l'extérieur. Et parfois même, ils mettent certains journaux à l'intérieur avec les fatwas de leurs chouyours qui permettent par exemple les élections pour faire voir ça aux gens. Donc, Allah wa la ha'wla wa la billah. Alors, après le chef, il dit, « Wahada ». الذي يفعله دعاة الانتخابات لا يشك الجاهل فضلا عن من كان عنده مسكه من علم أنه إهانة للمساجد التي أمرنا الله بعمارتها والمحافظة عليها بل النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عما هو أقل من ذلك بكثير وبما هو في أصله, في أصله حلال فقد أخرج مسلم في صحيحه قال قال الله الله Qu'est-ce qu qu'on de la part de ces gens-là? Il a pas de doute que c'est quelque chose de mauvais et Sans, sans, sans parler de la personne qui a un minimum de science. Il sait que ça, c'est de rabaisser les mosquées, de manquer de respect envers les mosquées, que Allah nous a ordonné de remplir de, de biens et de, de remplir de bonnes œuvres, et non pas avec des péchés, hein, et euh, de les préserver, de les garder. Et il y a des choses qui ont été interdites par le Prophète Mohammed qui sont bien moins graves que ça, et qui sont à la base halal. Comme par exemple Imam Muslim a rapporté dans son Sahih euh, un hadith rapporté sur Abu Huraira dans lequel il dit que le prophète Muhammad sallalahu alayhi wa sallam a dit celui d'entre vous qui entend un homme qui appelle ou qui demande quelque chose qu'il a perdu dans la mosquée alors qu'il lui dise que Allah ne te le redonne pas parce que les mosquées n'ont pas été construites pour ça. Donc ça veut dire que si tu entends quelqu'un dans la mosquée qui dit Euh, en avant de tout le monde. Est-ce que vous avez entendu ou est-ce que vous avez vu quelque chose, j'ai perdu tel tel tel affaire Le prophète Sainte -Sainte a dit: une personne qui fait ça, répondez-lui que, que Allah fasse que tu ne le trouves pas. Hein? Alors que ça c'est pour dire que si c'est le cas pour une chose pareille, imaginez quelqu'un qui vient dans la mosquée et commence à appeler les gens à déjà dire il faut voter, il faut aller aux élections, il faut faire ci, il faut faire ça. Hein? Ça c'est encore plus grave. Et, euh, il y en a, en particulier, comme ici, là, quand ils font entrer des gens, même, c'est des fois des découchants, hein. ils leur, ils leur montrent de l'honneur et du respect, mais ils les ils font entrer dans la mosquée, ils leur mentionnent même pas un seul mot sur l'islam, pour les faire, pour les appeler à se convertir à l'islam. Au contraire, même, c'est eux qui sont en train de faire leur da'wah pour dire aux musulmans, rentrez dans notre système. Et ils mentionnent un autre hadith aussi rapporté par musulmans, من حديث بريدة ابن الحصيب أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى من دعا إلى من دعا الجمل الحم الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له Donc, euh, une fois, Bouraïda Ibn al nous dit qu'un homme est venu dans la mosquée, puis il a dit, « Qui a vu un chameau rouge ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, que, « que, que tu ne le trouves pas !» Les mosquées ont un, uniquement été construites pour ce que, pour, ce pour elles ont été construites. Et il a dit, « Que tu ne le trouves pas !» Les mosquées ont été construites pour ce qu'elles ont été construites. Ouais, parce que peut-être qu'il avait perdu son chameau, et puis il le cherchait, il rentrait dans la mosquée pour demander aux gens. ouais. Donc c'est une sorte de chameau. Qui coûtait très cher, oui. Et, oui, c'est ça, c'est ça. Et après, il dit, « il y a un ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإيجارة ونحوها من العقود وكراهة رفع الصوت في المسجد وأخرج الإمام الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإذا رأيتم من ينشد فيه ضاله فقولوا له لا رد الله عليك واللفظ للحاكم. مفسر حديثك أبقت الحاكم باع المستدرك أي دا كتاب البويه أي شيخ الأزاني دا صحيح الترمذي. باه. إن فيس هو ما هو ما هو qui donne comment un commentaire sur les deux hadiths qu'on a mentionnés tout à l'heure, et euh, il dit que c'est donc interdit de chercher quelque chose qu'on a perdu et de le demander dans la mosquée, et tout ce qui est tout ce qui a rapport avec ça, ça rentre dedans, comme par exemple de vendre ou d'acheter dans la mosquée, ou de faire des contrats dans la mosquée, ou de ou ça prouve également que c'est détestable de lever la voix dans la mosquée. Et ça, c'est rapporté par un nawawi dans le shop de Muslim. Et il mentionne également un hadith apporté par l'imam at que j'ai dit tout à l'heure, selon Abi Horeira, que le messager Salam Salam a dit, si vous voyez quelqu'un qui va ou qui fait du commerce dans la mosquée, dites-lui que Allah ne te donne pas du profit dans ton commerce, ou du succès dans ton commerce, et si vous voyez celui qui cherche quelque chose qu'il a perdu dans la mosquée, dites-lui qu'Allah ne te redonne pas ce que tu, ce que tu cherches, et euh, c'est un droit contre lui. قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نشط الضاله وعن البيع في المسجد في المساجد ولا من أجل أن ذلك محرم لذاته بل هما في الأصل حلال ولكن نهى عن ذلك في المسجد خاصة في المساجد خاصة لما فيه من تعرضها للإهانة فكيف بمثل الدعوة إلى الانتخابات التي أصلها محرم yakunu ashad a'lam. Donc, heeft euh, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de chercher quelque chose qui est perdu dans la mosquée, ou bien de vendre quelque chose dans la mosquée, pas parce que c'est interdit par lui, euh, pas parce que c'est interdit en lui-même. C'est-à-dire, c'est pas interdit en soi. Si vous regardez, par exemple, si vous voyez, par exemple, euh, Le commerce c'est halal, et c'est permis de chercher quelque chose en général, mais dans la mosquée c'est pas permis. Pourquoi Parce que ça rabaisse la mosquée, ça baisse l'importance de la mosquée, c'est un manque de respect pour la mosquée. Alors que dire de celui qui appelle aux élections et aux, euh, à quelque chose qui à la base haram Ça c'est encore plus grave, c'est plus dangereux. Ben, c'est pas nécessairement dans la tribune, depuis que c'est dans la mosquée, que tu dis à, aux gens. Tu dis aux gens à haute voix, j'ai perdu telle, telle, telle affaire. Ça, c'est pas permis. T'as pas le droit de dire ça à haute voix devant tout le monde. Est-ce que tu as trouvé quelque chose comme ça D'accord Sinon, ça finirait plus. Hein? Sinon, ça finirait plus. Toutefois, à chaque fois, quelqu'un il vient et il dit, ah, j'ai perdu ça. Et l'autre, il dit, moi, j'ai perdu ça. ça ah, ça finit plus. Les gens, gens qui ont perdu quelque chose, ils vont tout de suite venir à la mosquée. Est-ce que vous avez vu ça Est-ce que vous avez vu ça et la mosquée n'est pas construit pour ça hein après le cheikh il dit euh, al Fikra, fik, al al al hein Ça c'est le point 29 Le cheikh il dit qu'ils ont aussi cette idée juive que le, le, le, moyen, le but et puis et les moyens tu vas arriver à un but bah, si ton but il est bon dans ce cas là tout ce qui t'amène à ce but là c'est bon aussi même si c'est haram c'est pas grave tu peux le faire parce que ça t'amène à ton objectif le shaykh il dit au-delà de ce qu'il dit le shaykh abd al-salam ibn Burjis que tout le plan et le plan se sont à la fin et qu'il y a l'inviteur et qu'il y a l'inviteur et qu'il y a le charme بالنهي عنه والمنع منه ما دام يحقق تلك المصلحة ثم مثل لهذه القاعدة اليهودية فقال ومن أمثلة ذلك تجوز الدخول في البرلمانات الكافرة بقصد الدعوة إلى الله تعالى وإصلاح البلاد والعباد ومن المعلوم أن الدخول في تلك البرلمانات هو في حقيقته تضييع لمقاصد الشرع في الضروريات فضلا عن الحاجيات وفضلا عن التحسينيات اذ هو هدم للدين من اساسه وتنازل عن أسمى غاياته وهي تحقيق توحيد الله تعالى قلت جزاه الله خيرا فقد شفى العليل واروى الغليل بكلامه هذا Donc le cheikh il dit que cette règle, elle a été euh, expliquée par les paroles de l'imam ou le cheikh Abdul Salam ibn Burjis rahimahullah, il dit que euh, c'est que toute, toute voie ou toute manière ou toute, euh, toute chose qui peut t'amener à ton but, hein, et le but c'est quoi C'est d'amener du bien, d'amener qu ce qui est un bienfait pour les, pour les hommes, il dit que c'est permis de le faire même si il y a une phrase dans la charia qui nous interdit de le faire et qui nous montre que ce n'est euh, pas permis de le faire tant que ça ramène un bienfait pour les Hommes. Hein Donc, euh, tu vois quelque chose qui amène un bien, c'est permis, même si de, tu prends n'importe quel moyen pour le faire parce que le but il est bon, c'est ça que ça veut dire, ça c'est leur principe. Et après, il a donné un exemple à cette règle juive Et il dit, parmi ces règles-là, euh, parmi ces exemples, euh, le fait de permettre aux, aux gens de rentrer dans les parlements de mes créances, hein, dans le but de faire la ta'wa à Allah et de réformer le, les, les pays et les personnes. Hein. Et, et le chéri dit que ça, c'est clair que de rentrer dans les parlements, en réalité, déjà à la base, dans sa réalité, c'est comme si tu es en train de, de de, de, de détruire ou de, de, de, de perdre le, le, les bases des, des, des objectifs de la charia, dans les nécessités, hein, dans les darouriyas Ces <rire> gens-là, ils sont toujours en train de parler de maqas et de shara, ils sont toujours en train de parler des, des objectifs de la charia et des buts de la, de la charia, et euh, ils ne il faut pas regarder les règles, les détails, il faut regarder les buts de la charia et les objectifs de la charia. Ça, pourquoi il dit ça euh, Il dit ça justement pour essayer de faire croire aux gens que euh, l'importance c'est le but et l'objectif de la charia, peu importe le moyen que tu utilises pour l'atteindre. Pour et donc le Cheikh il dit déjà même le, le fondement, les fondements de, de, de, ces, de ces objectifs de la charia là, c'est d'établir le tauchis et de, de protéger la rapide des hommes. Ça c'est la base. Ça ça fait partie des nécessités. Hein et sans compter des choses qui sont, nés, qui sont des besoins et des choses qui sont des embellissements, des, des, des, des améliorations, des tachsiniyats. Donc, le chef il dit que déjà tu es en train de détruire la, la, la religion à sa base, en rentrant dans ce genre de, de, de parlement, ou dans, en rentrant dans la démocratie, parce que euh, tu es en train de faire un compromis sur ce qu'il qu y a de plus cher dans la religion, c'est-à-dire de réaliser et d'établir le tauchid. Et donc, le chef, il dit qu'Allah remercie, qu'Allah donne la récompense à ce chef, d'une meilleure récompense, parce qu'il a vraiment réussi à clarifier un sujet qui est très important. Après, il dit, et ça c'est dans son livre, al Al-Hujjaj al-Qawiyya ala wa ala wa dat is zijn het dan zegt hij: Wat hebben we met de het Dat is dat hij het principe, ook parmi de méfaits de la démocratie, is de la, la, la laïciteit, de séparer l'État et la religion. Dus hij Wat الذي يحمل في طياته والالحاد والصندقه يعني ان ما لله لله وما لقيصر لقيصر فالامور الدينيه كالعبادات وما شابها هي لله وما سوى ذلك من مرافق الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وغيرها فهي من خصوصيات الشعب فالنظام الانتخابي يحمل في طياته بل في مبادئه أن مصدر السلطة سواء كانت شرعية أو قضائية أو تنفيذية هو الشعب لا دخل للكتاب والسنة فيها فدعاة الانتخابات يقبلون هذا شاءوا أم أبوا وما أشبه هذا المبدأ الخبيث بما يقوله المراهقون السياسيون من أن علماء السنة فطاح فطاحلة في العلم الشرعي ولكن dus... lesquels sont en Hein, de séparer euh, qu'est-ce qui est pour Allah c'est à Allah et qu'est-ce qui est à âmes, c'est à âmes. c'est ça le principe et ça il y a dedans il y a du couple, il y a, il y a un rejet de la foi et déniement de la foi et il y a une forme d'hérésie en réalité parce que euh, ils séparent entre les questions de la religion de l'adoration ils disent que ça c'est pour Allah mais tout ce qui est en dehors de ça et, et ben tout ce qui a rapport avec la vie sociale Euh, la vie politique, la vie économique et autres, ça, ça fait partie des particularités du peuple et c'est euh, le système électoral qui amène, euh, qui doit s'en occuper. Et parmi les fondements et les principes de ça, c'est que les, euh, le peuple est la source de la souveraineté et que les pouvoirs euh, législatifs, euh, juridiques et exécutifs sont appartient au peuple et il y a rien et ça n'a rien à voir avec le Coran et la Sunna. Donc les gens qui appellent à la, à, aux élections, eh qu'ils le veuillent ou non, ils acceptent ce principe-là qui est un, un principe corrompu et c'est ce qu'on entend dire beaucoup parmi ces euh, les politiciens-là que par exemple parmi les jeunes euh, ils disent que oui les holémas de la Sunna ce sont des euh, grands savants dans la science de la religion, mais quand c'est pour autre chose, ils ne savent rien de, ils ne comprennent rien à la réalité et ils ne connaissent que la science qui a, qui a rapport aux menstruations et aux règles et aux euh, écoulements des, des femmes après l'accouchement, des trucs de ce genre, et euh, des choses qui ont rapport avec les, les, les, les questions de mariage et de divorce et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne. Euh, yeah, les, les autres choses qui ont rapport avec. Euh, la politique et autres, ça c'est pas leur domaine. Et le Cheikh il dit que, hein, comme Allah dit le, vers, le verset 118 dans le Al-Baqarah, Allah il dit que leurs cœurs se ressemblent, leurs cœurs se ressemblent, les laïcs et les, les islamistes, leurs cœurs se ressemblent, même s'ils si prétendent qu'ils veulent la Sharia, des fois souvent c'est pas vrai. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah. Je pensais avoir le temps de finir le chapitre. Mais il reste juste un dernier point qu'on va faire la semaine prochaine, Inch'Allah. Euh, donc, on s'arrête ici. Subhanallahumma wa bihamdik. Ashadu al-la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.